Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux, dis, ô vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore, je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore, à vous votre religion, et à moi ma religion.